Unité 0, leçon 3, séquence 2. Bonjour Greg. Bonjour Greg. Bonjour Madame Dumas. Ça va Ça va. Et vous、oh, Ça va. Un café Oui, s'il vous plaît. Merci. Vous aimez mon café Oui, oui. Super.、Oh. Bonjour, ami. e Bonjour, Mélanie. Bonjour, Mélanie. Ça va Ça va. Et toi Ça va. Tu aimes les croissants、ah, Oui, oui. Super! Bon, b e n merci. Au revoir. Greg, les croissants. Oh! Excuse-moi. De rien. Au revoir, Greg. Ciao!